De Jeûne 25. J'enquête sur la nuit du destin au cours des dix derniers jours du Ramadan, c'est mieux que mille mois, et j'ai observé la mosquée après l'exemple du prophète.